La semaine dernière, je vous parlais qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Et du fait qu'avec l'assistance de Sinistro, je me trouvais avec les deux envers de la médaille. Eh bien, ce soir, c'est encore pire que je n a u r a i s imaginé, en plus de devoir, et pour une autre interminable fois, supporter le gobelin pestilentiel. Je me retrouve avec sur les bras l'autre immondisme que j'avais déjà dû supporter pendant quatre années, le d o n t e u r de singes, lui-même très simil, l'assistant déserteur Jeff. <rire> Nul besoin de vous prévenir que cette édition de réanimation sera probablement une des pires de 2011. Pas pour vous, mais pour moi. Voici donc réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin accablé de deux crétins pour assistants, surtout lorsque la situation devient chaotiquement désastreuse. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead, Incorporated. Cause p a d r a g o n Said so. Sentier de la victoire. u Faites l'expérience de l'excellence. t i t Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 12 octobre, 19h, les Patriotes hockey affrontent Concordia au g o l i é e de Trois-Rivières. Les Patriotes de l'UQTR une tradition d'excellence. u q t r c a patriote.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 ビリアン・ワンチェ・ミュージック・ダニエル・コテ、オコリマソン et オ・ドワー・ヴィアメタル・ポンコム、オフコード・40ドルプォン・アン・ソワル、70ドルプォン・リヌ・ソワル。コリ d コンピューラー Pour plus de détails, visitez le toireliametal.com!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 Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue d n cette nouvelle édition de réanimation en ce 11 octobre de l'an de Disgrâce 2011. I'm Dr. Payne Pendragon et le gobelin, c'est Sylvie Strauss. Bonsoir. <rire> c e s prêt, prêt, prêt, prêt t prête, t'es valère à. À appréhender que je te fasse une b i c h e r i e Ah non, moi je peux t'en faire par exemple. Ça,、oh, ça je le sais. J'attendais cette émission avec impatience、euh, pour le retour de Jeff. Oui. Qui va me seconder dans ma mutinerie. Alors.、Euh, J'ai pas de commentaire là-dessus. Tu vas prier pour ne pas y survivre, <rire> enfoiré. Oui, oui, oui. <rire> J'ai très, très peur.、Ça. Ben oui. D'ailleurs. T'as a n chien,、euh, gars, e i g a l é galé. <rire> T'oublies que. T'as tombé des superfoils, il te coule. Non, ça, c'est de la graisse. a h c r è i e Ne pas confondre, j u s e soigne comme un icône. Je soigne comme un icône. D'ailleurs, Jeff sera effectivement à l a u t h é r i q u e m e n t d environ、euh, 30 minutes. Mais on en reparlera tout à l'heure. On aura en master temps de <rire> parler de ces mauvaises nouvelles-là. On vient d'entendre, en début d'émission, un bloc euh, progressif, euh, pour ainsi dire,、euh, un petit peu en crescendo, puisqu'en début de bloc, on a entendu la formation m a s t o d o n et la pièce d'ouverture, Oblivion sur Crack the Sky. oui, oui! <rire> <rire> Perrain 2009 sur Relapse. Honnêtement, moi, j'aime cet album-là. Ça s'arrête là. Pour l'instant, jusqu'à un、bon, double, ça s'arrête là. Il y a une couple de, de bonnes pièces sur Crack the Sky, mais pour moi, ça m'a. C'est o pas leur meilleur, non, selon non. moi, là. Mais ça s'arrête là, présentement, là, parce que le dernier album sorti. et voilà, comme disait grand-mère Animation, c'est pourri, selon moi. Nous avions en seconde pièce Hulpeth, une très bonne pièce, et Hair Apparent, que l'on retrouve sur Watershed, qui est paru en 2008 sur Roadrunner. C'est un très bon album. Et nous avons terminé avec Mayenne, la pièce Symphonie à Vagration, <coughs> pardon, à Vagration, qui est la pièce d'ouverture du premier album. C'est l'unique Quarter Pass, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast. <coughs> Je trouve ça quand même bien m a y e n jusqu'à un certain niveau. Quand il décide de sortir ouais, ses. petits vocales、ouais. à la, à la, mets-toi met les couilles d e n t r a p e a r a là. Ouais, c'est ça. Ces petits vocales de Castra, là, ça, ça me tombe un petit peu ses nerfs. Mais musicalement, je trouve ça assez intéressant. Pour ça, c'est un, un, vraiment un clone des Picas. En, pour, en partie. Ben, c est, c est en partie, parce que ce ça, sont des gens des Picas, l Faut qu'on sent qu'il y a une grosse influence quelque part. De leur dire un clone, non, mais, u、euh... Un clone. Ouais, peut-être. Euh, ce soir, effectivement, nous aurons Jeff, le déserteur Hull, qui sera parmi nous pour venir nous entretenir d e la 11e édition du Metal Fest. D'ailleurs, Jeff et moi, nous avons réservé un petit spécial, une dizaine de pièces d'artistes qui seront sur le b i l l du Troisième Metal Fest 11e édition. Et,、euh, Il f a probablement l'entendre dire des, en des enneries, comme toujours, ou des choses qui sont plus ou moins intéressantes, qui ne concernent pas personne, puis qui vont probablement nous endormir promptement. Mais bon, ça peut lui faire plaisir d'avoir un micro pendant quelques secondes. b、bon, o n s'il peut m'aider à mutiner, moi, ça va être que... <rire> correct. Toi, c'est la seule chose qui t'intéresse. Ben oui, histoire, mais quoi d'autre? <rire> Au contraire, tu devrais avoir beaucoup de respect pour moi. J'en ai, je veux me mutiner, justement, pour prendre le contrôle de l'émission à un moment donné dans ma vie. Et c'est ce que tu considères comme étant、euh, quelque chose de. s p e C'est t la consécration. Oui, c'est la consécration. C'est de... ta consécration, c'est pas la mienne. Mais non, mais、cloche. pour une fois, il faut te mettre sur la table et te disséquer en petits morceaux. Non, ça, pour ça, ça prendrait beaucoup plus de talent que tu en as. b e、euh, n un.、Voilà. D'autant plus ce soir que tu n'as pas tes lunettes, tu n'y verrais absolument rien. Ah, b e n justement, encore mieux. <rire> oui, c'est ça, c'était pas la bonne affaire, <rire> je voulais enlever. b e n c'est pas grave, i e n e n Ça va、deux. où, chacun? Oh, J'ai pas mis les lunettes, on va essayer, c'est bon. Ça vous fait du mal, docteur? Aïe, aïe! Docteur! Aïe, aïe! Oui, garde une. <rire> e、euh, bon, ben, en fait, on vous parlera du Metal Fest、euh, tout à l'heure, mais、euh, vous savez que c'est le week-end qui s'en vient, soit le 14 et samedi, vendredi、enfin, 14 et samedi 15 octobre, loi d u l'industriel. On va vous en parler de long en large dans une trentaine de minutes, à peine. Donc,、euh, n'oubliez pas que ce soir,、euh, Euh, C'est le Blitz avant le Metal Fest. Eh oui. Et après ça, ben, on partira p une u autre, autre année, sait-on jamais. Peut-être. Je vous entretiendrai de. de, de, Non pas de cinéma, mais bien de séries télévisées un peu plus tard dans l'émission. Il y en a de ça, hein? C'est incroyable. c é t t débile. Mais il de... y a énormément de bons stocks.、Ah oui? ben, tu、sort. regardes, moi, je viens de、euh, commencer 24, là. Ben oui, c'est vrai qu'il a commencé en 1979, T'es pas b e l e en retard, 1979. Pas tant que ça, là. Non, c'est vrai, 80. Pas v r e g a r d e avec une certaine interrogation. Attends, laisse p a r t i e des b o î t e s C'est-tu Donald Sutherland qui est o u l là-dedans, en fin de compte, C'est Donald, le père, effectivement. Ah non, c'est pour ça, ça a l'air. En va compagnie de, la... de Grégory Peck. Ah, c'est pour ça que les autos explosent r a m m e si, en tout cas, bref. <rire> non, il y a énormément de bonnes séries télévisées qui sortent. Il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui sont des dramatiques fort, fort bien faits. Je pense à Mad Men. C'est vraiment, vraiment hot. s é r i e de science-fiction. Il y en a d'excellentes comme Fringe. C'est vraiment, vraiment bon. Des séries d'action. Tu parles de 24. C'est très bon.、Euh, en fait, On a vraiment la barre de choix. Puis ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand vous voyez qu le Crest plusieurs... de, de HBO, vous、sûr. avez. Il y a plusieurs saisons. Regarde, comme vous voyez e s forts, je pense qu'il y a neuf saisons. Neuf saisons.、Euh, NCIS vient de,、euh, vient de commencer la, la neuvième saison.、Ouais. J'ai écouté quelques épisodes de NCIS、euh, Los Angeles, puis j'aime un petit peu moins. Mais c'est normal、ça. parce que. C'est vraiment pas le même style. C'est pas le même style. Moi, j'aime ai, beaucoup CSI. c e s t ça, Las Vegas, qui est l'original.、Ah, e s u a i g é de f a i u t t e p t c'est Las Vegas,、ouais. mais moi, j a i m a i s m i e u x New York. Mais e s t c e que New York est venu en premier? Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Que, non, ok, parce que moi, c'est l'original, le premier. o k、okay. a p r è s ça, ils se sont greffés. Il y a eu New York, après ça, il y a eu Miami. Exactement. Mais, quand tu vois le Crest d'HBO, e normalement, tu peux te dire que non, tu vas v o i r la qualité. Effectivement. Bref, on en r e parlera un petit peu plus tard pour ce que moi, j'ai découvert. Mais pour l'instant, Sinistros, tu as, t'as, mais en fait, On le dit, c'est la seule et unique présentation de la soirée que tu as à le faire au niveau d'un album. Oui, parce ouais, qu qu que là, on fait le scripting des t a l Fest. Il、euh, a fallu qu'on coupe dans le. Dans le gros. Dans le, le gras. Gras. Euh, Ben,、euh, j'ai fait la chronique du nouvel album de Absu, qui s'appelle Absu, avec un Z, parce que l'apparition de 2009, c'était Absu avec un S.、Mm -hmm. Puis il y en a un en 2012, qui、si、e vient, ça va être Ap-Zu. C'est A-P-Z-U. Ça va être une, une trilogie, dans le fond. Trilogie de Zou. une trilogie de Zou,、euh, de effectivement.、Euh, deuxième album de la trilogie qui s'appelle Abzu est un petit peu moins fort que son prédécesseur de 2009. Je dirais que il manque, ça manque de torque un petit peu. C'est pas un mauvais album. là.、Okay. C'est bon, mais sauf q i l va falloir q u i l p é d a l e un petit peu s、si、i l veulent t revenir comme、euh, Abzu puis Tara qui est apparu en 2001 et qui était un, un superbe album. Là.、Mm -hmm. Donc je dirais que. Je voudrais qu'ils sont tombés paresseux un petit peu. Bien, <coughs> des fois, il y a des concours de circonstances qui font que <coughs> les discographies sont inégales au départ.、Hein? Ah, c'est sûr. Puis, est sûr,、euh, est sûr. je veux dire, monnaie, un band, p o u r en tournée, a moins la possibilité de composer, plus p r e s s é dans le temps, faut honorer le contrat. Ça peut donner des résultats qui sont comme ça. Mais c'est pas mauvais, là. Non, okay, non, mais moi, j'ai e l donné un set.、Ouais, moi aussi. Euh, C'est un bon album, ça s'écoute très très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que si vous êtes habitué avec、euh, a b s u p u i s Tara surtout,、euh, vous allez peut-être trouver quelques petits、euh, agacements dans l'album.、Mm -hmm. Il y a des affaires que tu fais, il semble qu'elle. Ça, ça manque un peu de beurre. Mais t as programmé quand même la première tourne. C'est moi qui suis la meilleure. C'est la meilleure de l'album, la mais vraiment. Puis la、bon. dernière,、uh, Song for、uh, E, qui est,、uh, est vraiment un. e l o n g u e pièce a n t Ouais, c'est ça.、Oui. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Tout à fait.、Euh, cette pièce-là ressemble、euh, beaucoup à ce qu'il faisait sur Tara. T'auras pas d'allure? Oui, j'auras pas d'allure, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord.、Euh, non, ça c'est vraiment comme le style qu'ils faisaient en 2001, puis c'est pour ça que j'ai choisi cette pièce-là, parce que c'est. La première et la dernière pièce, c'est deux incontournables. Je suis d'accord、ouais. avec toi, là-dessus on se rejoint bien. Moi aussi, j'ai été vraiment accroché par la première et la dernière. Ben, alors, on va, on va écouter ça, fait qu'on en a pour 18 minutes. On va mettre、euh, Heart Raper p et A Song for E, qui sont tirés d e le plus récent album de Abso, qui s'intitule Abso avec un Z. D'accord, go! Eh、C'était la formation américaine de Abzu avec les pièces、uh, Song for E qui dure tout près de 15 minutes, qui était la dernière pièce de l'album, et Earth Ripper, la première pièce de l'album Abzu qui est parue le 4 octobre dernier. C'est sur Candlelight Records. C'était très bon. C'est un album qui est très écoutable,、euh, un peu moins bon que son prédécesseur, mais ils vont peut-être、euh, corriger le tir avec、euh, la prochaine parution de la m i q b e n laissons la chance aux coureurs de f a i r e Oh, oui,、pas. oui. Bon, oui absolument. Ben, des fois, ça arrive que tu cours et tu as une crampe. Tu peux planter, c'est pas grave. Là, ça. Ça fait que, oui, ça met des fois tes pieds c o e ça. Tu te relais et tu finis le marathon. <rire> Trois jours plus tard. Ben oui. Mais tu le finis.、Ah, tu le finis. Voilà. Euh, bon, moi, j'ai commencé, je parlais de s é r i e t é l é v i s é e tout à l'heure, j'ai commencé une nouvelle série, pas plus tard qu'hier soir, qui s'intitule Game of Thrones. Ou en français, Trône de fer. Oh! Et c'est absolument génial. Ça met dans la vedette Sean Bean, que vous. Peut-être que le nom vous évoque rien comme ça, mais quand vous allez voir la binette du gars, va, vous, vous allez le replacer, vous a l l e z vu dans plusieurs films. C'est très, très moyen-âgeux. C'est pas ça que c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve sur le trône, puis qu'il est comme un, un roi un peu.、Euh, ben, en fait. Un peu dictateur. Pas hein, dictateur, complètement déjanté, dans le sens qu'il est irresponsable. Ben, celui qui fait le roi, si je me trompe pas, c'est un Québécois, qui a, joué, qui a joué dans une couple de t é l é s é r i e s au Québec ici, puis il avait envoyé comme son, son CV、euh, d'acteur là-bas, puis il a eu le rôle. Ça a l'air qu'il est, est très bon. Est très est... bon. Il,、euh, le gars, il est passé à tout le monde en parle. Puis,、euh, ça a l'air que c'est une série. Il, ça a l'air que plus que ça va dans la série, puis plus il vient d'y jonder. En fait, grosso modo, ça raconte l'histoire. Il, il y a sept royaumes à cette époque-là qui sont gouvernés par chacun des monarques. Et un de ces monarques-là,、euh, le roi Robert, demande à son ancien compagnon d'armes de devenir sa main. La main du roi est celui qui exécute pour le roi, celui qui prend les décisions lorsque le roi devient débordé. Lui-même est seigneur d'un fief et il est au nord, il doit se rendre au sud, il, exite, il, il hésite beaucoup pour diverses raisons, mais on lui fait sentir qu'il n'a pratiquement pas le choix de le faire. Donc, il s'expatrie, il va le faire. Il se rend compte que le roi est tout simplement un ivrogne irresponsable. qui ne pense qu'à baiser des putes,、oh, wow. à prendre un coup, à dilapider tout l'argent de son royaume. Donc, il se ramasse avec quelque chose d'assez épouvantable sur les bras. Conjointement à ça, il y a le fils d'un ancien monarque, décédé, qui veut reconquérir le trône, le royaume en entier, c'est-à-dire les sept royaumes, Et qui, pour ce faire, qui est un gars qui est totalement p a r a n o ï a q u e qui est complètement, c'est un malade mental,、euh, très prétentieux, s'associe avec une horde de barbares. Cool. Et,、euh, c'est, je dirais que, oui, il y a des combats, mais c'est pas axé là-dessus. C'est vraiment un, un jeu de psychologie entre les, diffé les différents personnages, mais énormément de complots. Beaucoup de complots, beaucoup de passes undercover. s Euh, beaucoup de, d'espionnage, et ainsi de suite, de trahison, de noir. C'est très, très sanglant, c'est très gore. Il y a beaucoup d'exécutions, il y a beaucoup de tortures, il y a beaucoup de, de, il y a des joutes à certains moments donnés, là, où, euh, ils sont obligés de faire une joute. La main, la main du roi est contre le fait de le faire parce qu'ils ont pas les moyens, parce que les prix qu'ils attribuent aux gagnants sont exubérants, pis q u i s dans les faits, il va falloir qu'ils se surendettent sur les dettes qu'ils ont déjà pour être capables de produire.、Là. Mais, Ils doivent le faire pour Donc, le prestige. Donc, pour e p r e s i l s ont de la misère à faire des. <rire> non, non, non, des bénéfices sportifs. Non, non, non. <rire> Donc, pour le prestige du royaume, i l d o i t le faire. Et puis, entre autres, juste une petite passe qui est intéressante, disons, surprenante, c'est qu'il、euh, y a un des jouteurs qui est là, qui s'appelle. Son s u r nom est le, La Montagne, parce qu'il est énorme. Et puis, un jeune, espèce de jeune freluquet, l a Le but. <rire> ouais. <rire> un jeune, f o u l o n q u i serait peut-être plus le monticule. <rire> jeune freluquet, dans une armure tout à fait reluisante et, para, et paradée de toutes sortes de, de, de fioritures et ainsi de suite, qui le défait. Le blesse pas mortellement, mais le défait. Et l'autre, le gros, peigne les nerfs, s o r t sa clé m o r e à deux mains, puis coupe la tête de son cheval en signe de protestation. <rire> D'accord. <rire> C'est vraiment Excessivement bien fait, c'est une chose comme série. Les images, de la reconstitution, c'est vraiment, vraiment génial. Et écoute, hier, j'ai écouté au bas mot cinq épisodes consécutifs. v e Ah, quand on commence, à un moment donné, on、ah, n'arrête plus. Absolument. Garde, regarde, en fin de semaine,、euh, j'avais quatre épisodes de t o n y f o r d d é c o u t é r pis, en date d hier soir, ben, il me reste un DVD de quatre épisodes écoutés sur 24. <rire> fait qu'on s'entend t u q u s en fin de semaine, on... Ça a g i s s C'était quatre par soir. Ah, go, ben, ouais. Go, ouais, go, mais c'est ça. On embarque là-dedans, p i on aime ça. Moi, je vous recommande beaucoup Game of Thrones. C'est,、euh, Trône de fer en français. C'est vraiment très, très bon.、Euh, si vous aimez un peu l'aspect historique, romancé, si vous aimez les réconstitutions moyen-âgeuses, pis u si vous aimez un peu que ça... Soit ça soit 100 g, là. Bien, ouais, c'est le cas. Game of Thrones. Il y a une autre série intéressante qui sera peut-être à surveiller, qui、euh, vient de débuter. d a i l l e r s le premier épisode、Il、est disponible sur le site web. Rendez-vous sur réanimationad.com dans la section cinéma. Ça s'appelle American Horror Story, qui、euh, raconte l'histoire d'une un, famille qui quitte Boston s'installer à Los Angeles, quand, qui, bah,、bon, c'est stéré très stéréotypé, là. Mais le premier épisode, je l'ai regardé sur le web, c'est vraiment bon.、Euh, achète une maison qui est hantait. Mais,、euh, dont les esprits qui sont à l'intérieur ont décidé que vous autres, ça va être votre fête, pis u pas à peu près. Bonne fête à vous, là! Ouais, mais pas dans, ils chantent pas exactement dans、ah, les, Non, non. ils ont des airs un peu plus,、euh, Bonne fête et des b a l l o u n s <rire> Ouais, c'est <rire>、okay. peut-être plus la, de lamentation. Donc,、euh, American Horror Story, c'est un, c'est 2011, e、euh, c'est signé Ryan Murphy et Brad Falchuk. Et puis,、euh, moi, je vous le conseille. Rendez-vous sur、euh, réanimationd.com, cliquez sur American s t o r i e s vous allez arriver directement sur le site, vous allez pouvoir écouter l'épisode qui est disponible présentement. Ceci étant dit, moi aussi, je vous présente quelque chose ce soir, puis je vous présente Sinistro! Hey, bonsoir! Pourri, pourri, pourri! <rire> je vous présente quatre pièces tirées du dernier album de Hate s p h e r qui est paru il y a quelques pff, semaines à peine, pour ainsi dire. En fait, je crois que c'était la semaine dernière, je ne m'abuse. Euh, qui porte le titre de Great Blood Jonning. Quatre pièces qui sont, l'album est bon. L'album se démarquera pas de la scène métal, mais c'est du trash, un, deux, trois, quatre. Ça fait la job. C'est pas mal. Une bonne visite, une, une bonne vitesse de croisière tout le long. Quatre pièces de Killer, Venom, Smell of Death et The Care. Donc, h t e Sphere, immédiatement. Go!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 Bref, n'importe quel objet, l'équipe de Wax Design t'imprime ce que tu veux.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 Well, 20h34 et at last, c e lui qu'on attendait, le déserteur est arrivé, Jeff. Oh là l Oui, bonjour tout le monde, bonsoir même.、Euh... c e s t le temps que t arrives, toi. Oui, mais Parce que ma mutinerie n'aurait pas fonctionné. Oui, mais.、Mmh. Je, ouais. Vous savez je suis le petit désiré. <rire> <rire> je trouve que tu t'accordes beaucoup de noblesse, mon cher. Il faut parce que ce s t pas les autres qui v o n t m e l e d o n n e r Ça, c'est clair. Comment ça va, Jeff? Ah, ça va très bien.、Euh, on est super、euh, frib fribille, euh, non, pas fébrile. Fébrile. Excité, excité. Ouais.、Euh, ça te va bien? On va aller à l f e s s en fin de semaine. Fait que là, on, on, on est dans les préparatifs. C'est、euh, comme, comme, euh, le <rires> <Mais rires> comme inviter ben du monde à un party de Noël. Puis là, il faut organiser le party. Mais ça nous est tout de s i t C'est comme inviter ben du monde à un party de Noël. Puis s e rends compte que finalement, il n'y a pas le monde qu'on ne veut pas voir. <rires> ben, il y a des fois, c'est ça. Mais non, on va. Ah, on va、non. être content de voir tout le monde.、Là. Pas e n d Il y en, a, fait, y en a des fois, on ù o voit rien qu'au、euh, Metal Fest. Là, ah, ben、dire. oui, c'est、euh, sûr. On parle parler, là, mais des fois, tu vois quelqu'un, ça fait longtemps, puis il va venir au Metal Fest, puis après ça, tu le tu vois. Tu le vois pas. C'est vrai, vrai. Il vient du je ne sais pas où. Tant s e i è r e m e n t raison. Oui,、okay. oh, oui. Je te dis, c'est rassembleur. Effectivement, c'est un, un événement rassembleur. C'est drôle parce que、euh, j'étais avec Alain,、euh, je pense que ce n'est pas le week-end dernier, mais l'autre, on était au centre-ville, puis on a rencontré, je ne sais pas si tu as connu、euh, Pierre Cloutier, toi. p u i a i t C'est un vieux, un, un, un, gars de la vieille garde.、Okay. En tout cas, on a rencontré Pierre, qui était un bon Jack, o n a commencé à jaser musique avec, puis, il dit, o a i s mais il dit, allez voir encore voir si vous voyez ça. Puis, Alain, il a répondu, ben, écoute, c'est pas compliqué. Il dit, il y a le 3e Metal Fest, puis il y a le VMTL, c'est des incontournables, où est-ce qu'on est sûr qu'on va voir au moins quelqu'un à un moment donné qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Peut-être que tu vas voir des vieux de la vieille parce que notre、euh, line-up est très old school, c e t t e a n n é e Oui, puis ça, on va reparler tout à l'heure. Mais avant, je veux savoir pourquoi tu n'es pas venu nous voir avant. Il me semble que ça fait déjà des mois que tu ne l'as pas pointé. Ah, ben, écoute, là, là、euh, disons que je suis très occupé, des, des horaires un peu de fou, un peu comme toi, là, t sais. Toi, tu viens pas me voir à mes shows, pis, t sais. Ouais, mais c'est parce que c'est toi que je veux pas voir. Ah, ben, là, je comprends, <rire> mais garde, c'est peut-être réciproque. Ah, oh, peut-être, mais enfin, j'ai une, une, une, <rire> une réponse. J'ai une réponse. J'ai une réponse. J'ai une réponse, n o i n Ben, là, pis là, c'est parce que moi, pis, u euh, M. Sinistros, on a pensé de faire un espèce e de coup d'État. Ah, où...、oh, oui, ouais, c'est ça. Le... Le... La, la révolution. Mutinerie où il appelle ça un. Euh, un、bien. renversement. Un coup d'État.、Ouais, euh, un push. Comme dans le temps de. Bon, ben, j'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que ça se passera pas comme ça. Mais un push, quand, quand l'autre le sait, c'est dur de gonfler. m o effectivement. Mais,、euh, c'est super la fun que tu viennes voir, Jeff, parce que, e f f e c t i v e m e n t c'est le deadline pour, euh, le 3VR Metal, la 1 1 e édition. Déjà, ouais, ça coup, va vite, hein? c'est en fin de semaine. Oui, oui, regarde,、euh, on dirait que ça fait six mois que je prépare ça, puis,、euh, Ben, ça doit faire au、oui, moins six ça mois. Bon,、oh, non, mais tu sais, c'est comme. On a toujours, tu sais, on a toujours l'impression de dire,、hey, j'aimerais savoir plus de temps pour tout,、euh, mais、ouais. regarde, là, à un moment donné, là, il y a des choses qui arrivent en dernière minute, puis même si tu essaierais de prévoir un mois d'avance. Il y a des impondérés. Ben, on le sait que ça va arriver en dernière minute pis qu'il va falloir gérer ça,、euh, cas par cas p mais regarde, ça fait partie de la game, fait 11 ans qu'on le fait. Mais c'est, c'est, là, la différence, c'est que toujours, depuis, je dirais, trois, quatre ans, depuis qu'on est dans la b a s s s s e industrielle, c'est toujours plus gros d'un an n é e à l'autre, h e n Je sais pas si tu l'as remarqué.、Oui. C'est toujours,、euh, tu sais, le line-up, on dirait qu'on, se défonce pour faire de quoi de temps de plus,、euh, p l u s étoffé, pis u là, cette année, je pense qu'on a mis pas mal de sauce, là, tu sais. Ben,、euh, c'est pas le but, à quelque part, aussi, tu sais. Je veux dire, de p o u v o grossir cette année. C'est le but d'avancer, pis de, de faire de quoi, de, d i r e si tu,、si、tu st stagnes, c'est comme reculer. Il y, y a une limite, mais écoute, à tous les ans, c'est toujours un g u e s s un. Puis, tu sais, pour l'année après, on, on, on voit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. On verra, tu sais. On, on va voir.、Euh, chaque année, tu as un challenge. Puis, surtout, c'est parce que c'est toujours plus. C'est toujours、euh, une plus grosse、euh, organisation où,、mm -hmm. euh, ça, où ça prend plus de. de, de, de... Ben, mais, Jeff, dis-moi donc, vite comme ça, dans l'organisation d'un festival comme ça qui se, qui se passe sur deux soirs, quel est l'aspect peut-être le plus. Je ne dirais pas emmerdant, mais le plus dur. Ben, il y, y a un point qui est très. Le, le point le plus dur à organiser, c'est le booking. Ben, c'est emmerdant. C'est challengeant, mais ça peut être frustrant aussi. OK. Parce que le but, c'est d'avoir des gros headliners pour que le monde soit intéressé au festival.、Mm -hmm. C'est sûr que je pourrais booker 14 m a i n e s en deux soirs. Je me prendrais un soir et je ferais du téléphone. Mais il faut avoir des gros headliners. Il faut, faut les avoir les a n n i h i l a t e u r s q u a n d v a l e r a Conspiracy, les, les ATI, Snapchat de Dettes. Ce s t pas facile de les avoir tout de suite, bing-bang. Il y,、mm -hmm. y a plusieurs.、Euh, y a-tu un, un gros processus de négociation qui s'étire longtemps ben C'est parce que quand t es longtemps avant le festival, t approches des b a n d s les agents ne savent pas trop. Si le b a n dans d six mois, va faire une tournée ou pas. Tu s a Il s i attend des, des offres. Fait que là, ils prennent ton offre et ils parlent, mais tu puis sais, là, ouop,、euh, soit le b a n d ça marche plus, ou、euh, tu、euh, ou sais, l'agence, il faut qu'elle fasse s a démarche avec le groupe. puis Là, tu attends des réponses. t attends toujours des réponses. s s là, tu a i Euh, ou quand ça commence à marcher, il y a des con,、euh, négociations, offre contre offre.、Euh, okay. euh, mais comme tu disais, comme tu t'adresses, tu sais, tout le temps, d'année en année, tu t'adresses à des bandes qui sont, disons, avec plus de notoriété ou ainsi de suite, ça t'arrive aussi des fois que tu n'as tout simplement pas de retour d'appel ou pas、oh, de réponse o、oh, i、oh, oui. l y a des fois que ça arrive, puis euh, euh, je ne veux pas nommer de. de non, non, non, minute, non, mais, mais c'est l'aspect plus facile. Non, non, ça arrive,、exemple. là. Tu, tu fais un pitch, puis.、Euh, Il y a rien qui se passe, pis, u whoop, il te revient,、euh, trois mois après, parce que lui, là, whoop, il a besoin de toi, là, tu sais. o u i l arrive avec d'autres choses, ou, euh, ou des affaires comme, trop tard, à la dernière minute,、euh, tu sais, il y, y a, beaucoup de, de, de, cas par cas, là, euh. C'est tout un monde, là. i s si ça serait facile, cette partie-là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui pourrait faire des festivals. Qui s'improviserait, ouais, c'est ça. Ben, je v e d i r je te dis pas qu'on est meilleur que les autres, mais faut que tu bûches, Tu sais, faut, faut. Faut、euh, que tu connaisses la business, faut que tu connaisses la patente, là.、T'sais. Ouais, pis il faut que tu te fasses connaître, pis il faut que tu montres que t'es sérieux, il faut、ouais. que tu montres que t'as une crédibilité. Ça aussi, c'est comme, e、euh, faut tout le temps tu,、euh, faut tout le temps tu, e、euh, tu fasses tes affaires le plus droite, le mieux possible, là. Je veux dire, selon,、euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on est comme festival,、okay. là. T'sais, surtout quand tu commences à jouer avec des grosses agences, ils, ils veulent des dépôts tout de suite. Oui, j'imagine. Ça prend de l'organisation, ça prend d e t Ça prend des fait, fonds, c'est sûr. Oui,、euh, ou il faut peut-être quelques moyens. Je veux dire, c'est de l'argent qui va revenir, mais il y a bien d'argent comme des nuages. q <rire> est f l o t t a n t C'est flottant. Tu n'as rien de concret pour l'instant. Tu es content q u u n'as pas fait le bilan. Si les festivals marchent, tant mieux. S'ils ne marchent pas, on ne peut p s Après, ben, disons, mettons après 10 ans présentement, parce que l'année dernière, ça a fait la 10e année.、Euh, comment tu le vois, le, comment t r o i s v e r s Metal, parce que je sais que t e s pas tout seul, t es avec Sam, t es avec Annie dans ça.、Qu、comment vous le voyez, le festival À quel état vous pensez en être rendu au niveau, je veux dire, notoriété ou、euh, expertise ou、euh, reconnaissance ben, du public Ben, on sait que, ben, de depuis quelques années, que le t r o i s v e r s Metal Fest, c'est devenu un happening. C'est Un festival、euh, quand même reconnu pour sa grandeur.、Là. On n'est、okay. pas le Walk-End, on n'est pas l'Evu Montréal, mais je pense qu'on a notre place, on a notre niche, puis le monde, ils sont comptés. C'est devenu dans le paysage métal au Québec. C'est un incontournable. C'est un incontournable. Où, ça, ça fait partie de. de p i s l y a、okay. bien du monde qui nous suivent, p i s、euh, ils veulent savoir euh, quasiment euh, un mois après le métal f a i r e c'est quoi tu mets cette année prochaine? Ben là, <rire> on a un break, là. Genre, <rire> je vais faire des téléphones, puis je vais te le dire. Oui, mais ça, ça m'amène à une autre question, Jeff. Tu dis que les gens vont te poser la question un mois après l'événement. Qu'est-ce que tu prépares pour l'année prochaine? Mais quelque part, v o u s n v e z pas le choix d e l e r raisonner un peu comme ça aussi. Oui, mais après le festival, on a comme un. Comment、il n'y a p o s t m o r t e m a v e c un temps mort. Oui, parce que là, on. Il faut que ça, faut, ça décante. Mais, moi, moi l'année passée, après le festival, je, je t'apprends à en organiser un autre le lendemain. OK. Mais un mois après, j'ai comme.、Ouais. Ça, la l u i ça a l'air de r e t o m b e puis là, on a. l o recommence à. à mais il faut quand même que tu commences plus vite à cette heure.、Euh, regarde, les, les gros festivals, ils annoncent des bannes, un、euh, mois d'avance.、Ouais. La, la game, elle va vite.、Euh, C'est prévu. tu sais, C'est. Tu sais, il faut, faut vraiment que tu c a l l s tes dates d'avance.、Euh, tu t'organises、euh, euh, vite. Puis là, regarde, cette année, on a quand même, quand même commencé à annoncer qu'il y avait un festival assez vite.、Là. Oui, il y, y a des noms qui sont sortis beaucoup plus tôt que les dernières ouais, années. C'était le fun ça parce qu'on a, a réussi à o o n signer des b a n d s comme Cavalera, n i m p e n d e t ù de bonheur. Ça l'a parti la publicité d'une très bonne manière. C'est ça que j'ai aimé,、sûr. moi, cette année、ouais. parce qu'il y a, a, a d'autres années qu'on a. On, Les headliners, on avait plus de misère à les confirmer. fait que là, on é tirait le temps. fait que là, le monde, i l d i t C'est quoi, t'es un headliner Ça fait que là, ça met de la pression dans l'organisation. C'est pour ça qu'il faut essayer de coller la shot de bonheur. Au moins d'arriver avec une coupe de gros b a n d Mais je te dirais qu'il y a eu un bon high au début quand on a signé une coupe de gros b a n d Puis on pensait qu'on. À un moment donné, tu dis On marchait tout le temps de même. À un moment donné, il y a eu un down. Il、okay. y a des affaires qui n'ont pas marché. J'ai、oh, ouais. pioché d'autres affaires qui n'ont pas marché. Encore là, je ne te dirais pas qui quoi quand même. Non, mais, non, ce n'est pas important. Mais, ça.、Euh, je veux dire,、euh, tu sais c'est une question d'argent aussi. Ben, mais pas rien que d'argent. C'est bien beau que tu aies de l'argent. Peu importe, ce n'est pas une question qu'on a de l'argent, mais. Euh, une question, il faut que les bans soient disponibles, il faut qu'ils soient intéressés à venir à ton festival. Oui, ça, c'est un autre aspect. Hein, je vais te dire n mettre ç dans la peau d'un Booker au US qui n a vraiment entendu parler de Trois-Rivières Metal Fest, que je ne sais même pas c'est où, fucking Trois-Rivières. Puis q u i l s se doutent à peu près. Ils e x p l i q u e n que c'est e n Montréal Québec. Oui, puis ils se doutent à peu près c'est où la province de Québec.、Là? Mais ils s a i e quoi, mais.、Euh, Là, il sait pas trop c'est quoi. Là, c'est sûr qu'à plusieurs années, on est des gros b a n d e C'est sûr que là, ça commence. C'est plus facile à. Donc, tu vois, tu que ça donne comme une certaine. Oui, il y a un mot d'autre côté. Je te autres dirais, les p a n d e t t e s c'est grâce à Qu ce que j'ai fait avec, ce... avec、euh, ouais, Cannibal Course.、Euh, okay. Côté gérance, de... ça a comme été plus facile parce que j'ai je... eu un appel. C'était une carte de visite, là, finalement. Ben, C'est parce que là, il... t es capable de montrer à du monde que t es capable de faire ça. Fait que... Ça, ça, ça, ça l'aide pour, la, pour ton nom. Là, pour ces la... gros-là, ils se parlent, eux autres. l à Oui, c'est du monde. C'est un petit monde. S'ils voient、ah. que si l'année avant, il y a eu ça, ça, ça, puis qu'il y a eu tant de monde, puis que ça a bien marché, c'est plus tentatif. Regarde, mets-toi dans la peau d'un agent d'un gros ben.、Oh. Il n'enverra pas son poulet dans, non, non, dans non, un non. petit festival de, de, de, de, de choudron. C'est clair, puis il y en a. là. Tu s Il y a bien du monde qui ont des bonnes intentions, mais. L'enfer est pavé de bonnes de faire, intentions. Faire <rire> Puis... Non, non, regarde, c'est quand même de l'ouvrage. C'est un peu prétentieux de dire que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C est... C est non, donné, je suis d'accord. Ce n'est pas donné à tout le monde de Et, faire regarde, ça. Y, y, y... On、fait 11 ans qu'on est là-dedans, ça fait qu'à un, on... un moment donné, pour organiser le festival, ça, ça devient d un, d un année c o p i e c o l l e d'un an à l'autre. C'est les mêmes genres de. de oui, mais il faut avoir une prédisposition pour faire ça, ce genre de truc-là. Ah, ben là, il faut que tu aies la passion, il faut que tu aimes ça. Regarde, quelque, quelque chose que tu n'aimes pas ou que tu ne comprends pas, tu, tu, tu, ça, ça te paye sur le dos. tu n'es pas à ta place. Oui, ça ne marche pas.、Là. Ça, c'est clair. Tu s a Il s i y a des affaires comme r e Garde, que tu prends comme、euh, Pierre de Pig de, de, de, de, de Metal Pong. Lui, s u p e r Tu s a s je le trouve super faire un magasin 10, mais moi, je serais pas là de faire ça, tu sais. Je veux d e f e veux i r e n o C'est le fun, là, tu sais. Chaque, musique, chaque ça, personne a sa place. C'est quand、ça. même d l'ouvrage, puis、ouais, d'autres、ouais. choses. Puis j'ai vu, les gars de, qui font des, des, des magasins, c'est pas rien que. ç a s s i e d s et attends, c'est le fun, tu écoutes la musique, et n même tu d é c r o t e s le nez. Tu s a s les gars, ils, ils non, travaillent dans les affaires. Ils le font, mais dans un ordre différent. h Oh, ben oui, b e s û Mais、nous autres, au Metal f a c e on se décroît là. e Oui. J'espère que vous le faites vous-même. a u t r e s Parce, moi, parce que quand ça fait un mois, tu ne d e v a s pas décroter. Oui, justement, en parlant de ça, une chance d e t a e si loin, parce que je commençais à me demander qu ce qui bougeait l à l'entour. Pis...、Ouais, ça va bouger vers toi, tantôt. Hey, Jeff,、euh, on fait un spécial, toi et moi, ce soir, justement, pour certains bandes qui vont être、Nistrose、sur. Sinistros, les... e c e s t pas payé. Non, non il i fait le band à p a r t lui. Non. Est, non. Pardon, il est u s h é Sinistros, e colle-toi à moi, on va l'avoir. On va l'avoir à n o u s Je te vends tout ça, pas cher, après. Ah, ouais. <rire> que les moyens pourraient me venir à bout、ça、de vue. C'est un projet clé en main, ça. <rire> c'est aucune garantie. Sur,、euh, achetez tel que vu. o u i c'est ça. a c e s t e z What you see is this, what you get. o n f a i t u n spécial de, de, de certains bands qui vont passer sur les deux soirs、euh, au 3e Metal Fest, 11e édition. Et puis,、euh, on va débuter avec une formation que, ben, en fait, que Sinistros et moi aimons beaucoup parce que Sinistros avait joué sur le même b i l l que. Formation-là, formation Insurrection,、oui. qui seront là, eux, le, le, le samedi, le samedi, en fait, en troisième position Insurrection, une formation qui donne dans un, un death b e n oui, regardons ça, le t-shirt tu aussi, sais, qui donne dans un death metal qui serait assez particulier. Il y a une bonne partie qui est en français.、Euh, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien, bien aimé ça. On va entendre Festin en trail l et e on va continuer après ça avec d'autres formations. Jeff, a ses choix, j'ai les miens. Donc, on va essayer de vous mélanger ça lot. On、euh, va tout vous mêler. À l'emporte-pièce. Vous allez entendre des b a n d e s qui vont jouer au 3e Metal Fest. vous allez avoir une bonne idée de quelle sorte de, de, de soirée d'ensemble qu'on va avoir. Voilà. Allons-y. Go! being able to walk 18 holes. <laughs>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 Back、euh, en compagnie de ces deux épouvantables personnages qui ne cessent que de dire des choses, je dirais,、euh, non pas bizarres parce que ça serait peu dire, mais totalement incompréhensibles.、Ah, mais voilà,、beau. une p r e v e Bon, ben en fait, avant cette publicité-là, on a entendu euh, quatre euh, formations euh, qui seront au Troisième Metal Fest. On a entendu、euh, dans le débat, en fait, dans l'ordre, Honey Later, la pièce. Bush. m b u s h m b u s h qui est tiré du dernier album qui porte le nom tout simplement de Honey Later. C'est très très bon le dernier album.、Euh, je ne sais pas si tu l é c o u t a i Très brièvement. Okay, ben, très brièvement. Tu auras la chance de. de, de Bien, Je vais l'entendre live. Oui.、Euh, juste après, e <rire> l e va n d i e Je vais l'entendre. Oui, j'imagine que je vais l'entendre live. Népander fait la pièce、euh, o n t h e b r e a k of Extinction qui est tirée de, du dernier album Time Way to Funeral、no、Slave qui est paru en 2009 Century m e d i a Sacrifice et Reanimation tiré d e Forward to Termination de 87 et nous avions Insurrection, Festin d'entrailles, pièce d'ouverture de leur album Prologue, très bon album de 2008, c'est un album indie. Jeff, avant qu'on passe à ta section en tant que telle, j'aimerais que tu nous refasses la nomenclature de ce qu'on va avoir ces deux week-ends et où on peut se, se, se procurer les billets. Les billets, tu peux les avoir au 6 juin. Je... Non, c'est pas vrai.、Okay. Ah oui, c'est nouveau, ça. Non. <rire> bon, ben,、euh, premièrement, à 3 rires Metal Fest, on est rendu à notre 11e édition.、Mm -hmm. C'est un、euh, euh, spectacle、euh, m e t a l heavy metal. Ah, c'est du m e t a l Bien, Il、euh, faut le dire pour ceux qui, euh, euh, qui nous viennent juste joindre à nous. Ils ne savent pas si ce n'est pas un festival de Polka. Ha ha ha! Ça, cas, ça pas se passe à Bartis industriel, à Trois-Rivières. C'est à côté du Colisier de Trois-Rivières. C'est où est-ce qu'il y a la piste de course.、Euh, tout ouais, tout on tout va falloir aller faire des courses à de drague pendant le m e、ouais, t a l de fête. Oui, non, on va t'empêcher. <rire> <rire>、oh, c'est pas grave, je vais habiller. Tu vois,、ouais. La conspiration survit contre toi. Oui,、ouais, c'est toujours ça. Bon, ben, le vendredi, on a en tête d'affiche Annihilator, groupe canadien trash、euh, légendaire avec Jeff Water、euh, mm -hmm. à la barre、euh, de, de ce groupe. On a n a p and Dead、euh, qui vient les du i e x du père du Grand, grand Core、euh, britannique.、Le、grand Papa le Grand, grand Core.、Euh, <rire> quand tu vas voir la face de Shane. Anbury. J'ai vu des photos là, sur Facebook. Il ne regagne pas du poil sa tête. <rire> il en f Mais en je v d i r c'est ça qui donne son charme. Tout à fait. Tu sais, il y, y a un look assez keller, là.、T'sais. Oh, il est particulier.、Euh, avant ça, on a a t h e i s e qui vont, qui vont, qui vont jouer. Un groupe de la Floride qui, qui était,、euh, qui était dans le, x p l o s i o n des, des bandes death metal de la Floride des deux i l e q u a e t s ont fait un très bon album, le dernier album, Jupiter,、ouais, qu'on va entendre, u n e pièce, Second Tucson, quand on va se lâcher.、Mm -hmm. euh, de la Californie, il y a Carnifex. C'est un, c'est un deathcore assez puissant. Il、euh, va y avoir un guitariste qui vient de Montréal qui joue avec eux autres, u、euh, n guitariste qui joue dans l e Last f e l o n i e k Comme Session. Il、euh, y a Benny the Massacre qu'on a vu il y a deux ans. Il、mm -hmm. euh, y a Les Écorchés. u、oui. n groupe qui, par, qui chante qu en France. On a、français. vu il y a trois ans ou quatre ans, ça se peut-tu? En 2007.、Ouais. 2007. C'est dans le temps qu'eux ont joué avec eux. Oui, s j o u e t mais là, c'est l'ancien d r a m e d e g u l i n a t i q u e qui, qui、uh, Brian. Puis, en ouverture, c'est Calter de Québec,、euh, bon date mélodique à la Children of Bodom, si on peut faire une comparaison.、Mm -hmm. Le samedi, le 15 octobre, là, on a mis le gaz au fond. On a les deux frères Cavalera.、Mm -hmm. pour, pour nous autres, ça vaut, tu sais, a n n i h i l a t e r c'est hot, là, c'est Jeff Water. Mais Cavalera, q u o n se p e u t aussi, c'est les deux. d e Sepultura. Puis ils vont faire du Sepultura.、Ouais. Ah, ils vont en faire, ah ouais?、Si、tu liras l'entrevue que Fred Laroche a faite sur Capital du Metal.、Okay. Puis ils parlent, de, ils vont faire du même du Nailbomb. <rire> ah ouais, ils vont faire du Nailbomb nail aussi,、ouais. Proud Commit Suicide. Puis、euh, là, regarde, c'est deux frères Cavalera qui, qui, qui, qui j o u e n t dans Sepultura. Ça fait que nous autres, regarde, c'est comme, comme un trip, là, tu sais,、euh, d'avoir、mm -hmm. ça. Tu sais, je veux dire, regarde, en trois rires, là. tu、ah, euh, ah, s a i On en écoute, c'est des légendes. Il y a, a Sacrifice, un、euh, oui. très、oh、bon band de、yes. trash、euh, canadien qui a viré dans les années 80, début 90. Ça, c'est la formation que j'attends avec impatience. Moi,、ouais. ben, je pense que ça va être très bon parce qu'ils ont des très bons.、Euh, Le, dernier euh, oui. Le dernier album est excellent. excellent. Oui,、ouais. ouais. regarde, par e x e m p l 2009, je vais te dire que ça. Tu sais, des fois, tu dis ça vieillit mal ou quelque chose, mais. Très, non, très pas beau pas comeback.、Ouais. C'est、ouais. comme s'il y avait Ils ne font pas s o u v e n t de s h o p mais regarde,、euh, ils sortent. À l'occasion, mais regarde on, les, on a r é u s s i à les a voir.、Ah, c'est cool、euh, On a la formation Critopsy Crit、mm -hmm. qui, qui a déjà joué au Metal Fest,、euh, je pense, trois fois.、Euh, un, deux. Ouais, genre trois fois. Puis、euh, là, c'est le retour de John Levasseur, euh, guitariste,、euh, membre、ah, le mem mem fondateur original qui revient.、Euh, c'est sûr que c'est pas comme le chanteur qui revient, mais. Pour nous, c'est quand même le fun、mm -hmm. d'avoir.、Euh, ça va peut-être donner l'occasion d'avoir du vieux critopsie, comme si c'était comme.、Euh, oui, bien, c'est ça, ça. Euh, écoute. e、euh, n tendance、euh, au v e r les compagnies. Oui, c'est ça.、Euh, Je te dirais que critopsie en chaud, c'est toujours une valeur sûre, même s'ils ont eu des up and down s dans leur carrière. Écoute, une, une longue carrière, tu vas avoir des up and down, s tu, tu veux pas. Ça dépend des v e s Évidemment.、Euh, mais là, sont,、euh, ils sont bien partis. Il y a Blind Witness, qui est un metalcore、euh, très populaire dans, dans, dans le milieu metalcore.、Là. T'as supposé d'être là l'année passée, ils ont eu des problèmes de line-up, fait que là, on, on les a remis, e、euh, t、euh, cette fois-ci, ça va être la bonne. D'accord.、Euh, l'esprit du clan de la France,、oui. sera、euh, parmi nous. J'avais fait une entrevue à un certain moment donné avec André Ban. Il y a de deux Candy, examen, il me que... une entrevue très pénible parce que c'était par, par cellulaire, un... puis il était dans un <rire> bar <bord> de danseuse, <rire> dans bar, ça, un... ça coupait, le son était <rire> fort, voilà, gars. Bref, ben là, on va y voir en personne, en chair et en os, les tontons français. Oui. Puis, ils、euh, sont, sont ici pour une petite tournée de cinq dates.、Euh, Je pense qu'ils jouent ce soir、euh, à Montréal. Fait que, b a i s là, le, le Metal Fest, c'est le plus gros show de la tournée.、Là. OK. Puis,、euh, tu sais, ça, c'est un peu genre groove,、euh, métal, mais. tiré sur le euh, corps, euh, hardcore. h、euh, un peu, mais sans être m e t a l c o r e calotte, là.、Mm -hmm. C est, c est un peu, euh, ça me fait penser un petit peu des suicidal t e n d e n c e s C'est un peu plus m a l s a i n ça. Il、ouais. y a Insurrection de, de Gatineau qui va être、euh, parmi nous.、Euh, les, les, les, les têtes russes vont se faire aller. Il、ouais, y, y a plusieurs roues dans ce groupe-là. En、sont、tout cas, deux, deux <rire> roues qui on dirait qui l sont s simples. Hein, <rire> Effectivement. Ils、euh, sont flamboyants. Il y a Mass Murder Messiah. Il va jouer, ça, c'est le groupe de, de, de Jeff Fortin qui joue dans d a n i m u s c'est comme son side project. C'est un genre de groove metal,、euh, à New School, là.、Euh, c'est quand même très intéressant, très t i g h t Puis, en ouverture de, de, de festival samedi, il y a End is Near, un de nos groupes locaux.、Mm -hmm. Fait que là, cette année, c'est End is Near qui, qui, qui, qui, qui part le balle. Qui part le balle et qui, i l faut qu'il soit, euh, Comment de, de, de la fierté locale. e a je fais ça pour p a r t e r le bal du 3e métal f r a n ç a i C'est pas tout le temps、euh, évident.、Hein. Non, c'est. Ouais, <rire> mais regarde, c'est. En forgeant c o m v i e n t l s forgeront. o a i s t'as une grosse pression sur les épaules. Tu te dis que si t'es là pour réchauffer la gang, c'est. Ouais, mais tout se fait. C'est un bon fait... contrat. Ouais, ouais, mais écoute, t'as signé, puis t'as vu tel que. Tu ne s a r a s pas dans quoi tu t'embarques. Non, avec Jeff, tu savais. Jeff, as-tu fait la mention de où on pouvait se procurer les billets? Les billets, les billets. C'est au Daniel Côté Musique, au centre-ville. Il y a le Colimaçon, magasin de disques réputé. Il y a le Profusion à Montréal. Ah b Il y a le Metal Punk à Trois-Rivières aussi. Oui. Il、euh, y a Vision Rock à Québec, 10 et Rubin à Drummondville, puis、uh, par PayPal, 3 v m e t a l c o m Puis il va en avoir à la porte si vous、uh, si、êtes en retard. Je pense pas qu'il y ait de problème, mais t o u j o u r s mieux d'avoir votre billet. Puis les passes sont limitées、mm -hmm. à 300. Ceux qui ont les passes sont sûrs d'avoir le CD Metal Fest. D'accord. Beau CD Metal Fest que vous voyez ici. m ê m e v oui, c e、si、me voyez à la radio. Non, non, fait, non, mais d autres Imaginez-les. À l a e o i r sur Facebook,、euh, les images sont sorties. <rire>、euh, Facebook, euh, images sont sorties euh, ouais. Facebook de Trois-Rivières Metal. Puis,、euh, y... Fait que là, le, le, le, le CD va être. Sinon, ça va être premier arrivé, premier servi pour les billets simples. Fait que、okay. c'est un peu comme l'année passée, c'est le même principe. là, ouais. Ouais. Soyez-y, c'est un gros party euh, métal.、Euh, c'est notre réveillon de Noël métal m au i s a mois d'octobre. Un, un réveillon d'Halloween. un réveillon、si、d'Halloween. ça Je vais mieux dire no Noël, ça fait plus、euh, ta haute viande. Ben, Dis donc ce que tu veux. On va y aller avec Hatehist. Oui. C'est la tourne seconde, tout ça. Exactement, tiré du dernier album, pièce d'ouverture de cet album. On y va, let's go. De vitalité pour commencer la semaine et les gélules d'huile de caribou ne suffisent plus à vous redonner de l'endrain. Melon, miel et c h o u de Bruxelles, votre solution auditive. Les lundis matins de 9 à 11 heures, votre rendez-vous, soyez-y. Revigorez vos tympans. Gâtez-vous. Les 14 et 15 octobre prochains à la b â t i s s e Industrielle, Roi Rivière Métal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et Cepo891 p r é s e n t e n le Trois-Rivières Metal Fest 11ème édition. 15 groupes sur 2 soirs mettant en vedette Sacrifice, Atheist, Cryptopsy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à Trois-Rivières, Maple d e a t h Cavalera Conspiracy. Game a d v i l e r a t o r Alice is an i v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 70.00 円 <Bar rique! S 1>、oh, oh!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 L'écouter.、Right. 89.1. MTV, w h o o makes me want to smoke crack. Not me. Hey! 21h36, vous êtes à l'écoute de Réanimation, les Undead Incorporated Show sur les ondes de Sifu 89.1. Faut、enfin, que je fasse sa plug des fois, hein? Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Tout ce qu'il s o r t Ah, il est fou. Il fait longtemps que c'est fait. Et puis,、euh, Ben, Jeff est encore avec nous, mais il va nous quitter bientôt parce qu'il、euh, est fatigué. Non, non, puis non, il est pas, pas fatigué aussi. Il est f a i g u é il est fatigué, i est a u é a s s i est fatigué, puis fatigué aussi. Il est fatigué, puis fatigué aussi. l est fatigué, puis fatigué aussi. i est f a t i s f a t i a u s l est a t i g u é puis fatigué aussi. Il e s a i g é puis fatigué. On a vu ça dans le n o u v e l l X. Je ne sais pas si. Il、ah, est pas lu. lu il est pas lu.、Okay. Euh, i s pas lu. Non, <rire> ça, déjà. <de là>,、euh... <rire> Jeff, pourrais tu pourrais nous dire ce qu'on vient d'écouter? C'est m ê m e n Attends, là,、euh, est-ce que ça serait les écorchés qu'on écoutait n o Non, on écoutait End Is Near. End Is Near, b e n oui, c'est parce que c'est pas, pas la même affaire que je. C'est、euh, End Is Near, non, c'est parce que c'est un peu mélangé. C'est la chanson mélangée. C'est un, un nouveau jeu à Radio-Canada, comme ils s a v e n t en faire des bons, des bons、euh, jeux Porsche, R4-5 e u r e s chanson mélangée, qu'est-ce que c'est ça? <rire> Jouons à la chanson mélangée. Il、euh, y a trois participants. Ben, trois, Bébé, trois je l'ai j o u t é à toi. Avec un animateur vedette qui, qui, qui, qui tire de la patte dans des ratings et ils le mettent là.、T'sais. OK. Puis、euh, là, c'est un jeu. Que les chansons sont mélangées. Puis les gars, il faut qu'ils savent quelle s chanson qu ils j o u e n t avant quelle. s C'est un concept、euh, aléatoire. Ça en impassionne. Je me passionne moi-même. D'accord, mais passionne-nous donc. On bon, passionne. on a écouté là,、euh, des enfants chéris de Trois Vieilles. C'est End Is Near. Euh, avec Worshipper of Chaos.、Euh, je trouve que le t o u n e ça sonne très bien, ça a pris du galon. Tout、euh... à fait, absolument.、Euh, avant ça, on a entendu, je pense, les écorchers. Oui. Bon, avec Enfant de Chien. n e Oui. C'est drôle, à la fin,、euh, Marley-Anco v a i u t comment il dit On ça, voit dans... bien que tu n'as pas de char, c a l i c Enfin, de même genre. Tu s i s que. t s a c'est. d a p r è moi, l reste en ville, tu sais, c'est de la chicane en dessous. Prennent le char, puis ceux qui prennent le métro. Probablement. C'est t o u t des chicanes qu'on n'a pas ici, tout le monde prend le char ici. Bien, on n'a pas de métro, et oui. Bien, on prend l'autobus de ville. On p r e n g a mais il n'y a pas de métro. Oui, c'est ça. Puis où je reste, bien, regarde, si tu n'as pas de char, tu marches. Ou tu demandes à un de tes électeurs de donner un lift. Oui, mais ça, ça fait un temps. OK, j'imagine. Parce qu'il n'y a plus de gaz dans son char. Puis j'imagine que ce temps-là, est r é v o l u Non, je suis rendu ailleurs, o k Je n veux pas savoir où, Jeff. On a entendu avant ça, avant ça, Cavalera qu'on se peut r é u s Ouais, ben là, si tu le dis. Ben oui, c'est、oui, en plein ben ça. Oui, ben oui, I Speak Aid,、hey, e dernier album. Exact.、Euh, qui se nomme、euh, Burnt Force Trauma. Exact. Et on a entendu en ouverture euh, jadis a t h é i s avec Second t u s s a i n t de l'album Jupiter. Exactement, pièce d'ouverture. On vous rappelle que 3e Metal Fest, son 11e édition, c'est ce week-end, vendredi 14 et samedi 15 octobre. C'est la 11e édition, pas la 3e. J'ai dit 11e. Ah, J'ai compris 3e.、Ouais, 3, 3, 3, 3, 3, 3 fois 3 plus 2, tiens. <rire> ouais, c'est ça. 11e édition. à La bâtisse industrielle au 16 1760 avenue Gilles Villeneuve, Trois-Ruelles, c'est le terrain d'exposition. C'est a p i s l e de c o Piste de course, qui n'a plus de course. Et vous pourrez voir le vendredi, Calter, Les Écorchés, Beneath the Massacre, Carnifex, Atheist, qu'on a entendu, Napalm Death, qu'on a entendu, a n n i h i l a t e r qu'on a entendu aussi. Et tant qu'au samedi, a qu n d i s n e r qu'on vient d'entendre il y a quelques minutes, Mass Murder Messiah, Insurrection, qu'on a entendu il y a quelques demi-heures. Euh, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Cryptopsy, Sacrifice, qu'on a entendu aussi, Cavalera Conspiracy, dont Jeff nous a proposé la pièce I Speak Hate. Le prix des billets est au coût de sois,、euh, 40 billets individuels, soit le vendredi et le, sam et, ou le samedi, et 70 pour le forfait passe deux soirs. L'ouverture des portes est à 17h, le but des spectacles est à 18h30. C'est pour tous et les billets sont disponibles, Jeff, h、euh, Daniel Côté Musique? Oui. On a, on a ça aussi au Colimaçon. Oui. On a ça au Metal Punk. o、oui. u、euh, rue...、Euh, Saint-Georges. Saint-Georges. point Saint-Olivier. C'est ça. J'avais Saint-Olivier dans la tête et non Saint-Georges. Euh, on a ça à Montréal au Profusion, on a、ouais. ça à Québec au、euh, Vision Rock, on a ça à Drummond,、euh, au disque r u b i n on a ça sur t r o i s e v i e n s m e t a l c o m sur Internet avec le système PayPal. Exactement. Donc, il va en avoir à la porte au,、euh, pour les retardateurs. Mais dépêchez-vous parce que les passes, s e n v o l e n t vite, et il en reste de moins en moins. Parce, parce que c'est limité. C'est ça. Disque compilation remis à tous ceux qui auront, seront minimalement détenteurs du s o r f a i t pour deux soirs. Oui, ça, c'est assuré. Sinon, c'est p r e m i e r a r r i v é premiers e r v i Voilà. Jeff, merci beaucoup d'être passé. Ben, c'est, c'est moi qui vous remercie de, de m'accueillir dans votre、euh, spacieux studio. Tout à fait. Dans、bien. le château du, du, du, du docteur. <rire> oui, d o c t e u r Oui, d'ailleurs, tu Mais vois. Mais tu demanderas à Sinistros e de faire un peu plus d e p o u s s e t t a g e il est très insubordonné. e n en fait, autant tu pouvais être insubordonné qu'il te vaut très bien.、Hein. Fait que,、bon. je, que, ce que je dis fait que passe en toi. Tu e o tu vois que... C'est jamais mieux. L'herbe n'est pas plus verte, c'est le voisin. Non. Non. Elle est peut-être même plus jaune dans son cas. Ah oui.、Mais、un、euh, doble gris, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. On se revoit en fin de semaine, nous autres? Ben oui,、euh, c'est toi qui fais de la musique. Oui. Ah, ça va être bien. J'espère que t as, t, as, t as préparé quelques chansons bavaroises pour nous. nous. À l'emporte-pièce? Oui. Avec p o l K., a p o l K., a p o l K., a grand、Polka. succès. Oui. <rire> ça ben, va être très, toi, très bon. C'est là qu'on va te couper et on va te mettre d e v o i r s Ben, c'est pas grave, ça. De toute façon, c'est un problème. s t un o b l è m e C'est r un bris de, con, de condition. Tu vas tellement être sénère, Jeff, là, tel que je te connais, que tu ne te rendras même pas compte que je vais être là. Je me suis collé 10 euh, euh, moins de b o u t d h i s pour me calmer. <rire> non, non,、fait. on va prendre ça à,、euh, un jour à la fois d'où Jésus. <rire> c'est bon. Hey, merci beaucoup, Jeff. Hey, merci. Que, pis, tu ça... passes quand tu veux.、Hein. OK, merci beaucoup. Bye-bye. Sinistros, c'est à toi qu'incombe de.、Euh, fédé a le restant d'émission. b e n le restant, c'est ça. Ben oui, le restant, il va faire jouer The Consortium avec la pièce Thunder the Black Flag, tirée de The Consortium, qui est parue plus tôt cette année. Go! On reviendra en nom d'après. Go! Qu'avons-nous entendu, Sinistros? Formation suédoise, Grave avec、euh, True Eternity, tiré d'album As Rapture Comes de 2006. c é t a i t p a r u sur s a n c t u a r y Media.、Euh, je n'ai pas entendu réellement ce que Grave a fait par la suite. Je, sais,、euh, je non, ne sais même pas s'ils si ont sorti quelque chose par la suite, mais ça, c'est un excellent album.、Euh, Ouais, t'es pas, t'es pas un amateur de dette, mais ça, c'est du dette que j'aime bien. C'est bon, o i c'est pas mal bon. Bien u h tout juste avant, on a eu la formation norvégienne de Consortium,、euh, qui met entre autres en vedette le chanteur de Gwil Ertak、euh, au vocal. a、ouais, c'est très bon.、Euh, avec la pièce Sander d e Black Flag. Ça, c'est une des grandes révélations pour moi cette année.、Euh, c'est, c'est un de mes albums favoris de 2011. Euh, bon, on va se quitter avec, u、euh, n e dernière pièce,、euh, parce que là,、euh, M. Paul, il parle, il parle, il parle, il parle, p i on peut plus mettre nos t u u r s nous autres, si l a d é m i s s i o n en fin de compte, <rire> Non, non, c'est une blague, euh, Jeff.、Euh, je vais te mettre,、euh, juste pour toi, pour、euh, terminer ta route, euh, en s'en tournant à Turtle Beach,、euh, je vais te mettre t r i p t y c o n avec、yeah. la pièce. A Thousand Lies tiré de Éparis Terrace Daimonaise de 2010. Excellent album. Merci beaucoup, Jeff, de t ê t e joint à nous.、Euh, manquez pas le 3V Metal Fest, 11e édition, ce week-end. Ça va être un événement important. Soyez là. Et、euh, nous autres, on sera là la semaine prochaine, en attendant, bien. Ben, on sera là au Metal Fest aussi. Ah, ben oui, oui, oui, mais on sera là à réanimation aussi. Ah oui? Ben, je pense. OK. Ben, ça se pourrait, maintenant. Si on, si on revient vivant à e Metal Fest. Ouais. Imaginez-vous que c'est possible qu'on soit là mardi prochain. Parce qu'on ne peut pas revenir vivant. On n'est pas vivant. C'est vrai. on pourrait revenir moins pas vivant. Moins pas vivant. Ah,、oh, OK. On vote pour ça. Sur ce, allez, allez tous, tous vous, vous faire, faire foutre. foutre. Go.